C'est la rubrique de la Tsubaya Bahá'í, au micro de Jean-Marie Nau. M'invitez en haut als ce an den Herr Bernard Bengozy. Bonjour chers auditeurs, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui au Luxembourg Monsieur Bernard Bengozy qui est français, qui nous vient d'une jolie région de, de France, très gastronomique, bourg bresse Et Bernard est ici pour animer une euh, formation sur l'éducation des enfants. Euh, Bernard, vous-même vous êtes euh, éducateur, vous pouvez nous dire quel est votre métier Oui, bonsoir Oui, j'étais pendant une bonne vingtaine d'années éducateur, éducateur de jeunes enfants, on va dire de pré-ados et d'adolescents, y compris même d'adultes, des plus grands enfants. Mais actuellement, je suis plutôt dans le domaine de la formation d'adultes, après cette expérience d'éducateur. C'est ce qui me sensibilise beaucoup à, à l'éducation au sens large du terme. Et euh, vous avez également, si je me souviens bien, une formation de psychothérapeute, n'est-ce pas ce que? Voilà, une formation qui, qui me permet d'accompagner, je dirais, ou d'aider des personnes ou des couples ou parfois des jeunes qui sont en difficulté de vie, qui se posent des questions sur leur existence par exemple. Très bien, nous allons donc voir avec vous quelle est l'importance de l'éducation des enfants pour les Baha'is et puis quelle est la méthode euh... Bernard, dites-nous, quelle place accorde les Baha'is à l'éducation des enfants Alors les, les Baha'is accordent une place particulièrement importante et je dirais même prépondéante dans l'éducation des enfants parce que la vision Baha'is de la transformation du monde, des différents peuples et de leurs différentes cultures passe justement essentiellement par l'éducation, c'est-à-dire l'éducation on va dire apprendre de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages dans de nouvelles traditions et développer de nouvelles visions dans les relations euh, des êtres les uns avec les autres. Donc c'est vraiment une place très très importante. Mais là vous parlez de développer des relations, développer un certain savoir-être si je vous comprends bien, mais oui. vous parlez pas du tout de religion. Est-ce qu'il y a un certain catéchisme pareil? Alors je ne sais pas s'il faut reprendre ce terme pour l'ébahie, ce terme appartient, on va dire, euh, à une autre époque en quelque sorte. On parle beaucoup plus de l'éducation au sens large, du développement des qualités et des capacités de l'enfant, et plus spécifiquement dans la foi abahie, du développement des qualités humaines et même des qualités spirituelles, ce qui rejoint la plupart des grandes religions. Pour les chrétiens, c'était le catéchisme ou les musulmans, l'école coranique ou l'école hindouiste. Pour les bahaïs, c'est à nouveau l'instruction religieuse, mais avec, on va dire, une, une ouverture importante, puisqu'on parle de toutes les religions. Est-ce que les filles ont droit à l'éducation également dans la foi bahaï Oui, particulièrement non seulement il n'y a pas de, de différence garçon ou fille mais il y a vraiment une ouverture complète et totale d'autant plus que les filles futures femmes euh, ont une place d'autant plus prépondérante quelles sont les premières éducatrices pour les les premières éducatrices de l'enfant donc la place de la Je dirais de la petite fille ou de la jeune fille sont vraiment une place de choix dans l'éducation puisqu'encore une fois c'est elles qui vont porter en premier lieu la la bonne parole éducative puisqu'elles portent l'enfant elles lui donnent la vie donc elles vont lui donner les on va dire les prémisses éducatives donc leur place est vraiment importante dans, dans l'éducation Si je comprends bien vous parlez des prémices et vous parlez de euh, de la la femme comme première éducatrice Euh, est-ce que je vous comprends bien que cela n'exclut pas le rôle des hommes aussi dans l'éducation alors bien entendu quand je disais que la petite fille ou la jeune fille ou la femme a une place prépondérante dans l'éducation ça ne veut pas dire exclusive ça veut bien dire qu'elle a une place importante continue de son rôle et de sa fonction de femme mais que le petit garçon ou, ou le jeune ou le ou le jeune homme ou le ou le on va dire l'homme, a une place tout à fait de complémentarité, d'accompagnement dans l'éducation. Il va contribuer, bien sûr, lui aussi, à, à, à cette éducation au sens large. Merci beaucoup pour cette première approche et nous allons avoir le plaisir de vous retrouver pour une deuxième émission. Merci. Merci.